Bonjour à tous, et bienvenue dans la 85e des émissions. Une émission spéciale Coupe du monde de rugby puisque nous avons autour de la table un magnifique un sublime auteur. Je nommé Riwan. Bonjour Riwan. Bonsoir. Comment ça va Très bien. Alors tu sors un livre sur la Coupe du monde de rugby, raconte-nous tout. Bah, je Par quel auteur as-tu été à l'écran là Oh OK, c'est un en gros. Ah non mais tu vas me poser des questions en fait Bah non mais raconte ton livre puisque ouais, c'est le cadeau donc euh, on va en parler Ok merci Evan, En parlant de Coupe du Monde petit euh, Ton pronostic pour la Coupe du Monde Qui va gagner L'Angleterre Merci On a aussi Qui va être le meilleur marqueur d'essai Vincent Clerc Merci <rire> On a aussi euh, Bastien Bonjour Bastien bonjour euh... Ça va Ça va Bien Ton pronostic pour la Coupe du Monde e euh, les All Blacks c'est qui, qui sont forts je crois ce qui est ce pays ça l'australie ah merci <rire> okay. bah, très bon choix j'adore l'australie ouais, merci euh on oh, a aussi pas, euh, le meilleur marqueur tout ça le marqueur <rire> ah pardon le marqueur mmh, donatello <rire> pardon donatello donatello pas mal <rire> assez osé euh, on a aussi Rémi bonjour Rémi bonjour ça va ouais Ton pronostic en dehors d'Aurillac <rire> Tu l'as compris là tout <rire> <rire> Bon bah du coup l'Afrique du Sud L'Afrique du Sud, très bien, parce que t'aimes bien hein? les blancs un peu... Moi j'aime bien le racisme de façon générale Bah c'est un peu la coupe du monde du racisme je sens C'est chez les jaunes ça, donc euh... Ouais non enfin du coup par euh, moins moi, moi, ça fait plus tout ça donc euh... Tout à fait, merci c Meilleur bon. marqueur du coup Malcom X euh, Roméo Gantinéac <rire> Putain t'es ful, il joue à Romagné <rire> Ouais, face à un roumain, mais euh, mmh. qui joue à Aurillac. Oui, merci. Paul, tu coupes pas au montage. <rire> on a aussi Alix. Bonjour, Alix. Bonjour. Ça va Oui. Ton pronostic pour la Coupe du monde L'Australie. Oh non, pourquoi <rire> Et ton meilleur marqueur euh... Tu peux dire Véleda. Euh... C'est un figé. C'est une de merde. <rire> euh... C'est pas des... l'écriture pour la corde, <rire> Elle cherche un joueur Yohann Huchet oh. <rire> Le pire c'est que c'est elle qui va revoir Il est capable de mettre un quintuplé contre les états unis C'est vrai Donc, Donc, et, et la France de perdre 40 à 45 <rire> euh, dans, dans la, et, euh... 10 mètres par cours Le cadeau Exceptionnellement il n'y aura pas de cadeau pour les candidats Quoi oui. Je me pars Bouh Scandale. Un cadeau pour les personnes qui nous soutiennent Qui nous aiment, qui nous écoutent Parce qu'elles ont cliqué sur un lien Parce qu'elles ont vu qu'il y avait un cadeau à gagner ouais, Les auditeurs <rire> Puisque c'est le livre euh, La découpe du monde du rugby Titre très drôle trouvé par Bastien me semble-t-il oh. Pour un code très drôle oh, fait, mais écrit mais par Rewan Et qui sera vendu par Rémi Parce qu'il Et qui sera lu par Alix oui. <rire> et, et je touche le pognon C'est nickel <rire> Donc, euh, un peu plus tard dans le podcast, il y aura... Enfin, c'est très clair, c'est le vainqueur, en fait, du podcast qui posera la question qu'il veut, à la fin, quand tu l'auras gagné. Et, et c'est l'auditeur qui répondra bien. Parmi ouais, ouais. tous les auditeurs mecs qui répondront bien. L'auditeur tout euh, court, en fait. L'auditeur, parce qu'il sera tout seul. Enfin, mon frère, quoi à du tout. jusqu'au bout et tu entendras la question qu'il aura gagné. Ah bon, rapide. Tu vois, tu parles de Paul, en fait. Voilà. <rire> Donc, du coup, le vainqueur posera la question qu'il veut aux auditeurs et parmi les auditeurs qui auront bien répondu il gagnera le magnifique livre dédicacé bien sûr la découpe du monde du rugby on oh, Par... ouais. oh, va le masquer on dit pas qui sait mais il est autour de la table ouais, c'est chelon oh, bah, ta gueule tu le dédicaces c'est tout c'est ton métier tu fais que ça ta vie Ah c'est faux, j'ai planté un bonsaï aujourd'hui. <rire> Allez, premier truc raciste de tout le du monde, bravo. Euh, les règles du jeu, cinq manches, on a le début, la suite, à la fin de la suite, il y a un éliminé, ensuite on a le milieu et la presque fin, il y a un autre éliminé et il nous reste la fin pour la finale. On commence par le début. Le début, c'est trois questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Tôt drôle pour répondre vous dites votre prénom vous attendez que je vous donne la parole personne dit votre prénom c'est bon et pas le droit de répondre alors pas le droit de répondre deux fois de, deux fois de suite deux fois de suite merci <rire> et surtout ah, c'est toi qui écoute comme les comme vous êtes un peu des experts en rugby en et bon que sera un peu trop facile de balancer des réponses à tout va parce que de toute façon, il si c'est un nom d'équipe voilà trouver, il y a alors, 15 pays a qui possible, jouent donc ouais. voilà Vous avez le droit ah, à une réponse... Parce que je vais donner un, un indice. En fait. Je vais donner des indices pour 5 points, 4 points, 3 points, 2 points, 1 points. Vous avez le droit à une réponse par candidat par indice. Quoi hein Par exemple, je vais vous dire le début de la question pour 5 points. Okay, donc vous n'avez le droit à me points, donner qu'une réponse, réponse chacun. Pour, okay. pour 4 ouais. points, une réponse pour chacun. Pour 3 points, une réponse chacun, etc. ok Moi, j'ai compris. Et quand on n'est pas expert rugby, on a droit d'avoir <rire> d'autres... Euh, non, quand on n'est pas expert rugby, on ne se fait pas inviter. Si tu es ici, ce pas par hasard. c'est pas parce que quelqu'un a... ta place. C'est dit que tu es à jouer au rugby et qui est pas morte ouais c'est si une question Là, suis, sur les règles on est mort hein. je suis remplaçante comme sur le, comme sur le terrain <rire> exactement alors justement tu as vu plus de matchs à rugby que nous euh... <rire> première question les 14 et 15 octobre 1999 combien de points ont été inscrits en un match Alex oui 38 non Rémi 175 non Réwan 72 Réwan 72 non Bastien 142 Non, bon. on passe aux 4 points Par l'Angleterre face au Tonga oh, oui 82 Non Mais non mais pourquoi il y a deux dates oui, au début Parce qu'il y a une suite à la question oh. J'ai déjà oublié le début bah je parle de... Les 14 et 15 octobre 1999, combien de points ont été inscrits en un match par l'Angleterre face au Tonga 103 Bastien Bastien 103 Non Rémi 83 Non Tu veux dire un truc 0. <rire> et pour trois points et par la Nouvelle-Zélande contre l'Italie. c'est-à-dire que Max oui, oui. ah, c'est c'est quand combiné tu veux dire. Non. Non, non. Est... Est le même, nom même nombre de nombre points, points qui ah, est par l'Angleterre face la Nouvelle-Zélande face à Alix 98. Non. Bastien, Bastien euh... 83. Non. Rémi 95 Non. 78. Il dit pas son prénom lui C'est l'auteur C'est dégueulasse Pour 2 points en marquant Respectivement 13 et 14 essais dans la rencontre A vos calculettes Rémi 76 Non Ils ont bien une pénalité en plus euh... Bastien, attends, sans... Bastien 103 Non non je veux le nombre de, plus tu l'as déjà plus dit c est c est chiant. Chiant. Il faut dire le nombre de points qu'ont accumulé par chacune des équipes pour accumuler. Ah elles ont mis les le même score à jour des caps. Le ah, même nombre de points, ah. les 14 il é... y en a qui sont pas transformés. Tu comptes les points de l'adversaire ou pas Non. Okay. Que les points <rire> sont par l'équipe. 14. Alix et Rivan, vous voulez tenter un truc pour deux points ou je passe à un point euh... 92. Tu t'appelles toujours pas un chiffre. <rire> g tu n'es voilà. pas le numéro, c'est <rire> 92 <rire> 90. Non. Alex. <rire> 71. Voilà. Pour un point, dépassant ainsi de justesse la barre des 100 points. Mathias. Ah, oui, 101. Bonne réponse. Putain, <rire> je <c 'est> con. <rire> un point. Voilà. Et bien un jour des cas, ils ont écrit 100 points chacun. Je fais le break partir un peu plus dans les gens qui dans les connaissances mais tu t'apprends touche je trouve euh... vraiment que cette compétition a aucun intérêt il fait, il fait fait la coupe du monde de la deuxième émission l'équipe deux. deux. deux. <rire> enfin, d'Italie de façon générale c'est pas oui. des pingou pas bon, non pendant tous les appartis un point un point un point donc un point pour Bastien zéro pour les autres deuxième question pour 5 points quel joueur a inscrit 104 points en une seule édition de coupe du monde Alix oui Ryan Abadin Bastien. Bastien Dan Carter non Rémi Johnny Wilkinson Non Rihuel Gonzalo Guessada Non Bastien Non, tu peux plus <rire> <rire> Pour 4 points alors que son équipe a été éliminée en quart de finale face à la Nouvelle-Zélande Rémi Oui euh, Gabby Nastings Ça fait 4 points pour Rémi <rire> Ouais, ouais. Pas l'impression Pour l'Ecosse qu'il a fait qu'il a joué deux rencontres de moins que Thierry Lacroix, meilleur réalisateur de cette Coupe du monde qui se déroulait en 95, c'est le tournoi européen jouant pour l'Écosse et il y en a le droit étant ainsi le meilleur marqueur de points en moyenne par match sur une seule Coupe du monde, c'est given as things. Si en plus, plus il était si beau on peut faire mon, mon spécialiste son fils et il joue avec l'Écosse mm, mm, Ouais. Mm. 4 points pour Rémi, un point pour Bastien, 0 pour Alix et Riwan qui je rappelle est l'auteur du livre à gagner, il <rire> a <et> donc travaillé <rire> plusieurs mois sur euh, la Coupe du monde de rugby. Il a failli mourir pour l'écrire, achetez-le s'il vous plaît. <rire> pour payer les frais médicaux. Dernière question du début pour 5 points. Quel est le point commun entre les équipes de Namibie Mais tiens, elles sont nulles. <rire> <rire> oui, ils non. ont jamais gagné un match en coupe du monde. Putain le est là. Ouais, j'avais un peu raison quand même, elles sont ouais, nulles ouais, ouais. <rire> techniquement, ça marche. Fait répondre, ils ont des joueurs qui euh, qui ont joué à Aurillac et je suis sûr que ça aurait marché. Zimbabwe, Côte d'Ivoire, Russie, ah Espagne, Portugal Zimbabwe on n'a pas Mais La Namibie a quand même perdu ses 19 matchs de Coupe du Monde Mais ils sont passés pas loin d'en gagner euh... un Faut la France quoi Contre la Géorgie La Géorgie Oui, ah, ce match était génial mmh. ouais. C'était ouais. à 4 ans il me semble Et il y avait donc le Zimbabwe qu'on a perdu 6 Côte d'Ivoire 3, Russie 4, Espagne 4 Et Portugal 3 ça fait donc à la fin du début 5 points pour Iwan, 4 points pour émi un point pour Bastien et 0 pour Alex <rire> On passe à la suite la suite c'est trois lisons il faut trouver les réponses sauf la plus évidente un point par réponse trouvée donc chacun autour vous donner une réponse tant vous répondez bien vous marquez un point vous continuez une fois que vous répondez mal vous sortez de la liste euh, première liste donc il ya trois lis je vous demande de me citer une équipe ayant participé aux qualifications pour la coupe du monde de rugby 2019 sauf le canada riwan comme tu as marqué le plus de points dans la ma première manche C'est toi qui choisis, en premier, une réponse. Je vais saluer l'Espagne, oh de Lucas le Rubio. <rire> L'Espagne, c'est une bonne réponse. Ensuite, c'est à Rémi, comme c'est qui a marqué. C'est plutôt euh... pour en deuxième. <coughs> Les états unis C'est une bonne réponse. Bastien L'Allemagne L'Allemagne, c'est une bonne réponse. Alix La Belgique. La Belgique, c'est une bonne réponse. Rewen Même Pardon, mais la Roumanie pardon. La Roumanie, c'est une bonne réponse. Ils sont même qualifiés mais disqualifié Quel scandale, c'est l'Espagne, n'est-ce pas Je ne sais pas, j'ai pas vu le match. <rire> Qui l'a vu en tout Bah, l'arbitre. <rire> Rémi le Zimbabwe Le Zimbabwe, c'est une bonne réponse. Bastien. Le Uruguay L'Uruguay, bonne réponse, Alix. Ibi, bonne réponse. Riuan. La Russie. La Russie, bonne réponse. Rémi. <coughs> La Corée du Sud. Bonne réponse. <rire> ça part dans l'exotique. Bonne réponse, Bastien. Portugal. Tout au <rire> Je regarde d'avoir répondu ça. J'aurais pour... <rire> préféré ça. Être... <rire> Ça. Alex C'est à moi Non, c'est pas à toi Pardon, euh, oui, bonne réponse, c'est à moi euh... Ryoan Ton gars Bonne réponse, ton gars Rémi Hong Kong Hong Kong, c'est une bonne réponse Le <rire> mec, est... mec est parti sur la compétition Asie Tu sais. <rire> me rappelles très bien Bastien euh... euh... bon. Le Brazil ¿Todo bien, Brasil? <rire> Bonne réponse. Nous, nous excusons auprès de tous les lusophones du monde. Alex, c'est à toi. Le Paraguay. Bonne réponse. Oh, Avec Chile et en 15. Riuan. Euh, Jamaïque. Il yeah, faut que de faire sa Bonne réponse. Et en fait il y a des pays qu'on peut pas participé ou pas parce que sinon ça peut durer longtemps car... <rire> Non non, <rire> en fait c'est devenu un pays C'est <rire> ceux qui sont calichards ouais, bon. euh, Rémi Le Chili Le Chili c'est une bonne réponse Bastien Le Kenya Le Kenya c'est une bonne réponse Alix euh, La Colombie Bonne réponse ah, mais... ça, bon. Rewen Les îles Cook Très bonne réponse. L'île de Bréa. Ils cuisiné cool. leurs adversaires. Rémi. Cool. Le Maroc. Euh, le Maroc, c'est une bonne réponse. Bastien. L'Algérie. Eh, mauvaise réponse. Ah putain Ils n'ont pas de fédération, je sais plus quoi. Ils n'ont pas de fédération, je ne sais plus quoi. La preuve, c'est vraiment... Euh, Alix. Pour rattraper Bastien. La Croatie la Croatie, c'est une... Bonne réponse. <rire> <rire> J'ai vraiment dit le seul pays qui a été c'est... Rewen. La Chine. Chine, mauvaise réponse. Ah. Rémi. La Tunisie. Tunisie, bonne réponse. T'as un petit fil d'entraide. pas la Chine Et bah, pourquoi si pas, pas la Chine Elle branle. Voilà, je pense. Ah ils ont pas assez de pour jouer ouais. il font les chaussures et ouais. puis un milliard de mecs qui s'en ouais. prendent ouais. ça fait un ah, <rire> Alix le Sénégal le Sénégal c'est une mauvaise réponse oh, mais du ils auraient les... Rémi... 3,7 et tout ben il ils sont passés pas du coup ben non ils il il ouais. ont ouais. <rire> il il pas, pas assez ouais. Rémi comme t'es dernier dans la liste t'as le droit à trois réponses tant que tu réponds bien tu marques un point ok euh... Madagascar c'est une bonne réponse Angola mauvaise réponse Quoi eh, non, pas fait Ah merde, c'est pas eux non, En gros pas là. Raison, ah c'est le Burkina <rire> ouais, je sais pas, c'est raciste mais oui peut-être. <rire> <rire> <rire> ou Botswana, mais... ou la oui, Côte d'Ivoire. Ça peut être. Andor, ah, dire... Autriche. Ils ont fait les ouais. Oui. Mais c'était pas troisième d'or pour eux. Non. Okay. Euh, Bulgarie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Danemark, Équateur, Grèce, Guam. Grèce Île Caïman, Île Maurice, Israël, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Nigeria, Ouzbékistan, Pays-Bas, République ouais, tchèque. Ça va sans les Grenadines quand même, vous pouvez y penser. Suède, Suisse, Haïti, Thaïlande, trinité tobago Ukraine, Venezuela. Entre autres, c'est fascinant. Voilà. À la fin de la première liste, on a donc 12 points pour Rémy, 11 points pour Iwan, 6 points pour Alexia Bastien. Dans la deuxième liste, je vais demander de me citer un joueur ayant été champion du monde de rugby, sauf Richie Mako. Et c'est Iwan toujours qui commence. Carter Bonne réponse Rémi Johnny Wilkinson On part sur du très basique <rire> <rire> J'ai failli dire Jack Barger Mais je me suis retenu au dernier moment vu, euh... Bonne réponse Bastien Stéphane Donald <rire> Putain, beau, ça. Bonne réponse Sa pénalité est passée pas <rire> Alix Manon Bonne réponse Eh, uh, you want make get. A... Est-ce que c'est ça ou pas <rire> <Allez>. <rire> Attends, on peut peut-être aller chercher ça. <rire> tu sais pas faire pas faire. Rémi, John Hills. Capo. <rire> <rire> Attends. C'est bien, c'est moi les faciles. Ça un Australien. Ben, comme... non, mais oui sûr, oui mais je sais mais je Mais il veut rire. Yes. Et 30 mecs fois combien cette euh, mmh. enfin, cette il y en a que de vous plusieurs fois mais oui tu as l'idée un peu de cette de quoi Bah tiens, du monde ou quoi de quoi On est là pour quoi, ouais. les le trucs où il y mort, putain. On ah parlait pas de volleyball ball euh, Brian Habana. <rire> Très mal dit, ça bravo. Euh, bonne réponse pour Brian Habana. Alex James Reagan. Bonne réponse Ouf. Rewen Enrico Januari Bonne Merci réponse Rémi ouais, Puisqu'on est sur les gens en surpoids Je vais dire Pierre-Yves <rire> Tu me l'as piqué Bonne réponse <rire> Donc de Miron ça compte <rire> Ah oui peut-être on peut dire Craig Joubert Puisqu'on est sur les personnes, <rire> personnes en sous-poids Joss van der Vest, Bonne réponse <rire> <rire> Alix Bismarck Duplessis. Bonne réponse. C'est sûr Oui. 2007, c'était Ah oui, oui, oui c'était en place. Hein. Et où est-ce Hausses Bonne réponse. <rire> T'es resté sur la tête du surcoit à la maison. <rire> Rémi. Savea. Euh, Savea quel... et toi Quelle Savea euh... Julia déjà déjà j'ai vu quoi j'ai quoi bah, euh, pas de Jules bon le non je pense pas il y a une prochaine ça va être une bonne réponse bastien euh, bah bien sûr oui euh, tout de suite euh jonaloumo enfin ah non ah merde non à ah ah, la tuile oh la tuile alic victoire victoire bonne réponse mm. Ah Vas-y c'est bon là j'ai prendre 15 points de retard <rires> bah, ouais, Je crois que je dans pas très longtemps T'as la mauvaise réponse la plus évidente Autant faut pas dire la réponse la plus évidente Je me suis dit c'est con qu'il est pas mis en plus évident mais... ah oui, Parce qu'il n'a jamais eu Rihuan Ben Cohen <rires> Bonne réponse T'aimes bien des... que ouais. Putain, Rémi euh, bah, Je vais dire un joueur qui a joué Aurillac Marc Andrews J'ai vu des commentaires dire joueur d'or. réponse <rire> Ah, je l'ai déjà dit quatre fois mec. <rire> oui, mais Paul va couper les... les autres fois. Je suis sûr. sûr. Complètement les ordres. Ouais. Alex. Euh, Jérôme euh, Kenno là. Cyril. Kenno. Ma réponse. Je préférerais Jérôme Romillon mais euh... Jérôme, Jérôme Kenno c'est pas mal. Riwan Merci Mangomery. Oh, le Catalan. Ah avait... oh ouais putain, j'adorais lui. Bonne réponse. Belle aveu. Ouais, ouais je à Perpignan. Il y avait une tête de méchant dans un jeu. Je sais pas le ce qu'il a fait de mieux. Non, ouais, mais <rire> c'était euh... drôle. <coughs> David Campesa. Ouais, ils ont chopé le français, ça peut pas aller. Euh, <coughs> euh bonne réponse. Campesa. Campesa. Campesa, bonne réponse. Elle dit <coughs> comme, comme le bacadie. Co Colin, Colin Slade, c'est une bonne réponse. Putain, mais je Qu'est-ce qu'il est con, Bastien C'est <rire> pas ah, ça arrive les erreurs, hein. Ouais, mais bon, là, ça me, ça me fout dedans, quoi. Grand... tu as trois points de retard sur la liste. Oui, <rire> bon. <Grand Grand> Fox. <rire> c'est une... grande Fox. À la fin, non, là, je, je suis c'est ça, hein Non, il reste une liste après. Oui, va bon, ouais. <rire> tu que là, ça peut aller très longtemps, quand même, parce que moi, j'en ai encore 30, là. Ouais, mais est-ce ah, que les, est les autres ont 30 Les autres, ils vont se Rémi. Rémi n'a Et Paul, il coupe, hein. <rire> Lorenza et Daleglio Bonne réponse. c'est pas qui c'est. <rire> c'est le papa de Damien Traille. Oui, c'est vrai. vrai. Alix. Burger euh, de l'Afrique du Sud. Burger de l'Afrique du Sud. <rire> <rire> <rire> Bonne réponse, qui n'a qu'un. Et One Mike Tindal Bonne réponse Rémi François Pinard Bonne réponse Putain. Je suis trop <rire> Alix Je il y a un Un l'euro <rire> Ça se tente euh... Il y a un l'euro <rire> Et comme il n'y a qu'un rouge Je peux pas te demander le prénom <rire> Donc c'est bonne réponse Annie C'est un cheval. Bien, c'est le Robinson. Bonne réponse. Ça peut te rassurer un peu Bastien, elle commence à partir sur les je crois qu'il un... Ouais, <rire> ça devrait plus être très long. Jamie. Euh Janie Debier ah, Pardon, tu m'as dit Janie Debier Debier Ouais, j'aurais gagné quoi. B. Et puis genre -E non, non, non, Ah non, non, putain, il n'y a pas non. Ah j'étais persuadé ah, ah autant pour moi Comme Alex. quoi ça tient quand même Aaron, Aaron Cruden Aaron Cruden c'est une bonne réponse Eh voilà Réwan <rire> Ruan Pinard Bonne réponse Malix tu Un roux tout court Un <rire> <rire> roux tout court Eh Et... oui <rire> Johan Roux euh, C'est qui Je ne pas Ça marche bien, c'est Roux Elle est très forte, hein Elle est très Attends, je l'ai regardé, c'est qui Euh... Johan eu JP Peterson Ah... Mm -mm. John Paul Peterson Oui, mais bien sûr euh... ouais, bon, là, bon, on, on, on ne doute pas de toi, Johan, mais on vérifie C'est pas Jean-Pierre Alex... Essayez le chatain clair Est-ce qu'il n'y a pas un blond Colins Non, mauvaise réponse. Everyone, comme t'es le dernier dans la liste, il te reste trois as réponses. Un... C'est avec Guildford. T'as avec oh Guildford. Ah, ouais. Vas-y, tu peux dire tu es, es champion du monde les plus lol, selon Or toi. Ron Smith, bon. les plus lol Juan Smith bonne réponse. Euh, Allez, le mec qui sont toi gagner euh, un coup du monde alors Steve Thomson. <rire> ah le ouais. moi j'aurais dit bon réagir mais, euh, main, mais. pas il me semble. Réagir Agir ouais. Non Oui. Ouais, c'est ça. Vrai. Alors nous parmi gros. les non. plus connus. Van Frankenstein, bon, Martin bon, Barrett, oh, Dan Nugger, Bak oh, Bakis, Bakis Botta, Bigi Botta. Gary Botta, tous les Botta. Tu peux Vas-y, dis-nous un peu. Non, mais j'ai des points quoi. Non. non bah non. Bon, bah non <rire> euh Tu que pour l'argent. Il nous reste un d'Anne Oui, tout à fait. fait. fait. <rire> Israël Dai j'ai hésité j'ai Stanley Force uh, Maddowson. Conrad mmh. Smith on a pas dit non plus. Stanley Force il a gagné la Coupe du Monde ou uh... je vais te dire ça attend Johnny Duplessis ah, Foué oui, de oui, Prez Matt Bill ouais voilà tu es avec Bill Smuyen Sam Fitzpatrick Michael Fulie Jack Ben Franks Owen Franks John Gallagher Rosé tu m'as dit qui toi tout à l'heure ah Stanley Force pour l'Australie j'ai hésité tout à l'heure non alors il y a Danny Grocock sur uh, Betty Goodcock Et Tony Goodcock. Ah, il y a pas coque. et tout ils ont jamais gagné ah. quoi, ouais, cette génération là. Non, pourquoi Philbano Umaga non Cullen et, et, et tout y, ils sont tombés sur Jean-Baptiste Lisolde c'est c'est ça. Ah, non mais ça une rien. Gavin Johnson, Martin Johnson. est qu'ils étaient sûrs que tu chiasse dessus David Kirk, Stephen Larcam, voilà, bon, il y a tellement il y plein de Macs, Macail, Macall, McDowell, Mackenzie. Euh voilà voilà, Whitton, Witton, Whittaker, white, white Lock, Woodcock, comme tu disais, Woodman, Lemo bois. <rire> c'est c'est plus Ah, il y a Simon Poit de vin. C'est bon. un Australien, <rire> il ah, y a aussi André Pretorius, je sais pas s'il a... un numéro 10 sud-africain. C'est incroyable Christian Schulz, André Pretorius, si vous voulez une anecdote avec Christian Jean-Pierre, il prenait encore son petit tas de sable et il faisait une petite ligne comme ça, c'était en 2007. Pour faire ligne avec quoi Il une ligne un vers les poteaux avec du sable oui. et il mettait son ballon sur le tas de sable. Un qui Il n'y avait pas de ci, c'était du sable. Okay. C'était en 2007. Il encore... François Stein aussi, oui. qui a des champions du monde. Mmh. Et pas Morne, parce que dans les articles de presse, on dit souvent Morne Stein, champion du monde. Et pour info, bien. sa VA avec mmh. Juliane, qui a été champion du mmh. monde. Là, oui j'ai choqué à ce moment-là. Ça mais, mais ça change rien à Il t'a demandé non. si c'était Julien non, non, ouais. Il a demandé quoi non, il a dit, dit du... précis. Moi j'aurais jamais demandé de préciser. C'est le Oui. Donc il y a Lionel Boxis. Non, ah, oui, il m'a demandé. Non, non, non, non. Ah. Des ga... Des jeunes, non. La liste finit une casse pas les couilles. ça <rire> fait plaisir, c'est ton ami C'est Lionel. Tu, tu seras... tu Bonjour Lionel. Mais ça Euh, avant la dernière liste, on a donc 25 points pour Iwan 20 points pour Rémy, 16 points pour Alix et 9 points pour Bastien ah oui, je suis quand même moins, là. <rire> là, il va falloir faire un petit euh, euh, Un moment correct hein. Pour la dernière liste, je demande de me citer une ville ayant accueilli au moins un match de coupe du monde de rugby entre 1987 et 2015 sauf Paris Et 2015 Iwan On est d'accord que saint c'est pas Paris Est-ce que c'est la même commune C'est quoi une conne Réponds à la question ah, et puis tu verras bien Bonne réponse Il a dit quoi J'ai pas entendu Saint Denis D'accord Sauf euh... moi Mon joie Saint Denis Une réponse a été donnée donc je peux plus... Soit ils te le disent, soit tu te démerdes Et je pense que lui va falloir te le dire <rire> Allez Ferry tu me dis c'était quoi sauf quoi sauf, sauf Paris ah. <rire> Il est dégoûté J'ai choisi ton camp non, non. En plus parce qu'à Paris il n'y a pas eu tant de matchs de que ça bah, Ouais il mais, mais pas, au moins quoi. Oh, c'est évident parce que c'est au monnaie aujourd'hui. Au moins qu'à je pense. Enfin, enfin, tu quoi, dis, tiens, bien. je vais chercher une ville, je sors dehors, qu'est-ce que je vois Paris. Non, t'as vu comme par hasard. Eddambour. <rire> bonne réponse. Bastien. Londres. Bonne réponse. Alix. Auckland. Bonne réponse. Rewan. Béziers. Bonne réponse. Oh, On part direct là-dessus, ok. <rire> Il a un bouquin ou pas <rire> Rémi. Villeneuve d'Ascq. Oh, bien joué ça <rire> J'ai vu que ça allait tomber dans le piège. Bi Bastien. Big up Portland Pills. Cardiff. Cardiff, bonne réponse. Alix. Wellington. Bonne réponse. Avec un superbe France Tonga. <rire> Rewen en dédicace pour John Pils lance Lens c'est une bonne réponse Rémi Dubla Yes bonne réponse Bastien Toulouse bonne réponse Alix Marseille bonne réponse Réwan Nantes Nantes c'est une bonne réponse Rémi <coughs> Perth bonne réponse Perth Path Path Path une path Path Bastien Duisbourg bonne réponse C'est quoi ça Pas <rire> il a fait son petit Duisbourg Alix Sydney Sydney c'est une bonne réponse Leon Dunedin bonne réponse Annie Le Cap lequel On prend le, 4. Non, le Cap. Ah le Cap d'en Afrique en Afrique du Sud Afrique bonne euh, <rire> <peu Ouais>, <rire> réponse. Bastien Pretoria Bonne réponse. Alix Brisbane. Brisbane, c'est une bonne réponse. Pêle, c'est à son comble. Il va plus rester beaucoup, là. Réwan De Kassel De c'est une bonne réponse. Rémi Bath. bath. C'est une mauvaise réponse. Bah, quoi Bath Oui. <rire> <rire> je que le mec qui s'énerve, genre avec l'accent, il se dit, quoi Bath <rire> What Bath C'était ai personne aidé. Mais il n'y a pas de bath. bath là tu me trouves le cul euh, bah, avec les verges <rire> alors Bastien ah, bon, bon. t'as 7 points de, de, oui. sur toi. 11 points de Rémi oui. voilà c'est facile Bastien euh, je sais pas, Lion bonne réponse, alix Durban bonne réponse alors autant il y en a qui bat, autant l'autre il dit <rire> pas comme Durban mais avec un défi oui, <rire> non, <c 'est> Durban <rire> t'as moins toi de Durban <rire> la ville qui est toujours blessée <rire> Pariton Bonne réponse Bastien Je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit <coughs> Place charge ah, Merde je le dire Bonne réponse Alix <rire> <rire> Le mec il se tape des fourrilles tout ça C'est ah, <rire> un mot galouin, ouais, si ouais. <rire> de galouine C'est un fou rire de Valmasquer ça Je peux voir le rouge s'il vous plaît Merci, mon grand. Il y a des pensées à une qui ressemble à la je sais pas. Allez, qui te 5 secondes Euh... Mmh. Melbourne Melbourne, c'est une bonne réponse. Rémi. Euh, non, pas non, Rémi, non, non, Bastien. Non, non, non, non, je, euh, Pardon, je, je suis dire. mort de ma belle-mort, je laisse pas tranquille. Bastien. J'hésite un peu, mais... Caniky Tanekly, c'est une bonne réponse. Rewen Non. Si. Non. Si. Montpellier. Mais non. Si. C'est à Non Non, c'est à Non, ok. Montpellier. Montpellier, c'est bonne réponse. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, il y a une couille, là, dans le truc. Tu me demander si ça a été j'ai oublié. T'as sauté Alix. C'est aux autres de dire... Alors, on va dire Alix, et ensuite, on va partir sur un ordre normal. Donc ça fera... L'ordre normal c'est Rewind Bastialix, c'est Sautalix en effet, donc Calyx Ouais il était une fois près Littéralement <rire> <rire> <rire> <rire> J'ai fait la blague mais... <rire> euh... C'est énervant quand tu plantes sur ce... C'est chiant tu, hein, tu, bon après cela dit je te rattrape pas hein, parce que 11 là, euh, tu vois... Euh... Je pense qu'il y a même euh... pas trop vite... C'est à, à 8 putain... Non, ah, puis là j'ai des réponses évidentes qui viennent... Euh... Alix 5 secondes. Bah, j'étais vraiment persuadé. Alix, il faudrait Mais c'est long là quand même, hein. c'est là où il y a eu la 3, je suis au Japon. 2 1 euh... Kerms. Zeus. Lance le sonier. Bah, réponse. 5 euh... Claude. Byron. <rire> c'est que... donc à 6 points Alix Sébastien point. Oui, bon, il ne croit pas trop là. Je veux même pas... civil au moins. Au oh, large. Ah ouais. ouais. Leeds. Pardon Leeds. Leeds c'est une bonne réponse. Bastien. Manchester. Manchester c'est une bonne réponse. Bon, mmh. oh, je n'arriverai pas à six, là. Déjà, là c'est un peu miracle. Il faut que tu répondes par contre parce que après si je suis limité à 3, je peux pas gagner. Cork. <rire> Quel bâtard. C'est moi le responsable. statistiquement parlant. Non. Pourquoi Là ah parce que dans la deuxième si le mec <rire> est dernier et qui peut rattraper le troisième, Il peut le rattraper temps qu'il donne de bonnes réponses Donc c'est très clair, tu as cinq bonnes réponses à donner pour rattraper Alix ouais, Par contre, 5, si vous bien. revenez avec Zeko Il y a un tie-break entre vous deux, donc Alix revient en jeu Donc Alix <rire> retient bien ce qu'il pourrait dire si il remet lundi 5 <rire> <rire> Mais je ne pas 5 Je vais me planter la première, ça va gagner tout le monde Bordeaux Bordeaux c'est une bonne réponse <rire> Lille et non putain 19 des stade de Lille il restait à David Bayonne Belfast Birmingham il s'est passé un truc à Berlin un guerre Canberra Canberra Glasgow euh les plus connus c'est les Galashils Exeter Gloucestershire Grenoble Hamilton, Tamisum c'est en Écosse c'est Cargill, ville Invercargill Leicester, Limerick, c est, c est, c est Milton quatre, Keynes, quatre moutons, euh, Napier, enfin... Nelson, New Plymouth, Outly, Palmester North, Ponty pro, Pontypool, putain, j'avais planté, j'ai pas j'ai pas, pas chopé le bon quoi. Quand rigoler, je vais rigoler, pense à Prince Pride. Marie <rire> Elizabeth, Rotouoir, oh, Kostenberg, Saint-Étienne. C'était trop petit mais ah, ouais, bon, Townsville. Wongarai Wolong et Wexam. Wolo quoi Wolong. Si si Wex exactement, j'ai pas le contexte. Euh... Tu... tu vois Nice Ouais, tu prends la 8. Ouais, tu prends la 17. D'accord. Direction Véso la romaine, c'est sur la route. D'accord. Wolong. Wolong, okay. wolong, Bah tiens, je, je connais mes destinations de vacances pour l'année prochaine. Bah voilà à la fin des deux premières manches, on a donc 34 points pour l'auteur du livre L'incroyable, le talentueux, l'exceptionnel Iwan. On a 25 points pour l'outsider, le libraire rémy On a 23 points pour la surprise, <rire> la lectrice Alix. Je suis sûr que Cécile Gara va faire moins bien. On a 19 points pour le domaine. Qui a, qui a dit John Alomou okay. champion du monde Alors, Putain je perds dessus quand même Bastien un dernier mot Allez tous vous faire euh, merci Les comptes sont remis à zéro Quoi eh oui. Et on passe au milieu Le milieu c'est trois, trois catégories Qui représente un lieu, un moment et un autre truc Et dont le thème commence tout par En, E, N Un lieu ça peut être Enfin l'Argentine, un moment en 1999, et un autre truc en avant, par exemple. Vous voyez Non. Ok. Mmh. Cinq questions chacun, un point par bonne réponse donc. Irwan, euh, quand t'as rappelé le plus de points dans les deux premières manches, tu choisis entre un lieu, un moment et un autre truc. Un moment. En participant à la oh. coupe du monde alors qu'on joue en fédéral. <rire> allez pas me faire perdre. <rire> L'autiste se réveille. Un moment, donc, en participant à la coupe du monde alors qu'on joue en fédéral un peu le temps put. Le thème, ça t'aime oui. bon, ça Ouais. Oh, oh la vache, il va bah, perdre là-dessus quoi. Acheter mon livre quand même. Rimone <rire> avec quelle équipe le 3e ligne elle, Vyacheslav Kratchev. A-t-il participé à la Coupe du monde 2011 alors qu'il jouait avec le club de Bizanos en fédéral de la Russie Bonne réponse, c'était trop facile. La première est toujours facile. <rire> Rewan, avec quelle équipe nationale, le demi d'ouverture et arrière, Francisco Puertas-Soto, a-t-il participé à la Coupe du Monde 99, alors qu'il jouait à Saint-Jean-de-Luz, club où il joua toujours en 2001, quand le club fut reversé en fédéral une après la réforme des championnats J'ai rien oui. Et non, c'était l'Espagne. J'ai rien compris. <rire> Rewan, dans quel club de l'allier le demi d'ouverture et ouvreur géorgien Merab Virika Julli, recordman du nombre de sélection et de points marqués en équipe nationale, jouait-il en Fédéral 2 lorsqu'il a été convoqué pour disputer la Coupe du Monde 2015 Putain, c'est dans livre. C'est dans mon, dans mon Oui. C'est dans Non, j'ai pas <rire> lu <plus> le livre. Réwan, <rire> <rire> avec quelle équipe, de deuxième ligne, Daniel Chiriac, a-t-il participé à la Coupe du Monde 1999 alors qu'il jouait à Annecy quelques années avant de devenir entraîneur joueur du FC Saint-Claude en Fédéral 2 question. Il y a fédéral 2, de... j'ai peur que ah les gens n'aient euh... pas écouter euh... Pardon On Oui ne pas confondre avec son frère Jacques <rire> La, la est dans le livre aussi ah Jacques, quoi <rire> Chériac <rire> Et enfin, Rewan, avec quel club de la région parisienne Le Tongien Hudson Tongaouia A-t-il accédé à la fédérale en 2007 En éliminant le club de Saint-Claude Avant de participer <rire> à la Coupe du Monde avec sa sélection C'est Enfin, euh, le Racine Métro Non, Sergi Pontoise. Euh, et Ton Gahua, il a joué au racine, pourtant, je crois. Mais il a aussi joué à Sergi Pontoise. Okay. Le Racine n'a jamais joué en Fédéral 2. Ah. Bon, alors, euh, le Racine n'a pas affronté Saint-Claude depuis au moins 40 ans. Euh. Bon, 60 même, je pense. <rire> je crois que Ton Gahua joue au racine. Ouais Peut-être. Possible Possible, mais ça répond pas la question, <rire> j'en ai voilà. foutre. Merci, je lui donne 3 points pour Réouane. Euh, Rémi, tu oui, as le oui. choix entre un lieu et un autre truc. Euh, un lieu on a l'ouverture. Ouais. Quel sera le match d'ouverture de la Coupe du monde 2019 ouais, ouais, <rire> Japon. <rire> ça met un ami pour déjà. Japon B. <rire> euh, merde, je l'ai vu hein quelque part. Bah, je me mm. Tu sais, le magazine Coupe du monde Mag. <rire> japon pour l'Écosse. Eh, non. Ouais, non, Russie, Russie. Ici, ouais. mmh. Quel joueur la courageux droite. a inscrit un doublé oh. Lors d'ouverture de, ah. de la Coupe du Monde américain Ce qu'il fasse au Fidji Mike <rire> euh, Brown ah, Je vais demander de préciser ta réponse Comme Christian Jean-Pierre l'aurait dit Mike mmh. Brown Très bon commentateur mmh. Tu m'y pas très me, bien en fait <rire> <rire> C'est un peu Brown euh, euh, Tu, pas tu es pas Est-ce qu'on peut préciser que c'est le joueur de rugby Le plus courageux de tous les Le plus courageux Good Qu'on n'a oui, qu jamais de... vu en tout cas Qu'est-ce qu'on a ce pas, qu a pas vu, vu ouais. ouais. ouais. Quel numéro 15 euh, Rémi Quelle équipe a disputé trois matchs d'ouverture Face aux nations hautes dans l'histoire de la coupe du monde Mais je comprends pas La question c'était quel lieu et euh, bah, En match d'ouverture c'est un lieu le match d'ouverture Je fais comme ouais. je peux ouais, C'est euh... un peu un lieu temporel pas géographique Tout à fait Et ta question c'est l'Argentine Oh, bonne réponse. Ah, <rire> j'étais impressionné, là. Rémi, ah, justement, vois, lors de quelles éditions à l'Argentine a-t-elle joué les matchs d'ouverture euh, 99, 2003, 2007. Oui, bonne oh. réponse. Et enfin, Rémi, quels sont les deux objets étant utilisés à chaque match d'ouverture de la Coupe du Monde, objets également utilisés lors de la finale des Jeux Olympiques 1924 euh, Le sifflet et l'autre, je t'avoue que j'en ai aucune idée Donc euh, c'est pas le ballon Soyons honnêtes <rire> Deux pages hein. Hein? Quoi Deux pages <rire> Oui, euh, est-ce que la nandrelonne compte comme euh, <rire> un objet Le sifflet, j'en suis sûr ah, Je dirais un drapeau euh, de en jus de touche. touche Non Les poteaux Non, les poteaux c'est pas possible Non, c'est le tos Ah putain. C'est la même pièce. Ah d'accord, ah, c'est la... de... le, bon. le, bon. le même objet exactement. Mais le sifflet c'était bon. Le sifflet c'était bon. Sur le sifflet, ouais. j'étais voyant sur le sifflet. Et sur chaque... A de... Jeux... la finale du Jeux Olympiques 1924, et même au premier match entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande 1905, et aussi à chaque match d'ouverture de, de la Coupe du Monde, ils utilisent le même sifflet et la même pièce pour le tos. Mais du coup, il est... C'est dans mon livre Ouais, il devrait il devrait des bactéries de dengue dans j'ai encore la grippe espagnole je pense c'est c'est la maladie qui est dans mon livre. Oui. Ah. Non depuis... ah, oui. ah, le, oui. quand même ah, le livre le des... de il y a d'autres vannes le livre de c'est comme sais, ce podcast ouais. mais genre le premier 300 balles et Et mieux mieux ordonné Saint-Bastien qui dit des bêtises il joue le mouche champion du euh, monde truc comme ça qui n'a pas beaucoup participé dans le livre rassurez-vous. Non vous lirez des trucs vrais. Et il a attendu que je sois moins. Quoi. <rire> <rire> Alex, il te reste un autre truc Mais le sifflet, c'était bien. Oui, mais ça fait 3 points, oui, même. Mais ça fait quand même... 3 points pour Iwan. Le mec 5 minutes aura dû intervenir. <rire> Alex, il te reste un autre truc. en candidatant pour organiser la Coupe du Monde. Organiser. France 2023. Ok, merci. 5 <rire> <Cinq> points. <rire> Alex, quel pays devait à la base accueillir la Coupe du Monde 2003 avec l'Australie Avant que cette dernière n'organise finalement la compétition seule Ah putain, j'aurais dû prendre ça. En 2003 C'est trop facile. Quel pays devait à la base accueillir la Coupe du Monde 2003 avec l'Australie avant que cette la dernière n'organise finalement la compétition seule C'est la New Zealand. Bonne réponse. Alex. Quel pays ne s'est pas vu obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2023 marqué, malgré le, la recommandation de World Rugby L'Afrique du Sud. Bonne réponse. Alex. Quel pays était l'organisateur officiel de la Coupe du monde 1999 L'Australie Non. Pégual. Pégual. Alix, quel était le point commun entre les organisateurs de la Coupe du monde 91 Ils étaient tous euh, de l'hémisphère nord. De l'hémisphère nord Précise ta réponse. l'hémisphère nord nord. En euh, <rire> Norvège, Finlande. Euh, d'Europe. De présentable bah c'est une mauvaise réponse Non, c'est que je me rapproche oui. c'est comme c'est attends tu terrain quoi. tu vois pour l'instant. C'était euh, euh, en 90 <rire> Moi aussi je peux que je peux coucher avec le présentateur pour <rire> <rire> pour, pour avoir des faveurs. parce que, que ça, ça m'intéresse pas vraiment je je partir là. On ne pas le même parce uni. Bon, voilà. ouais, non Tu m'as touché le genou C'était qui Des, du, des membres du Saint-Nation euh, Saint ouais. C'était les 5 pays du Saint-Nation C'est ah, pas le Royaume-Uni La France ma petite ah, oui, la, la, France, ah, la France c'est pas n'importe laquelle C'est l'Europe Celle de Jacques Chirac Jacques Chirac. <rire> Jacques Chirac Et enfin Alix, qui avait proposé l'Angleterre Dans son dossier de candidature pour la coupe du monde 2007 C'est vague Oui <rire> <Du stade. rire> Techniquement ça marche C'est les Spice Girls. Il est proposé une mesure plus spécifique. Euh, un truc en rapport avec la bière. C'est ta réponse Non... Euh... Précise ta réponse. <rire> <rire> euh, euh, L'Angleterre. Oui, c'est un pays. qu'ils ont perdu mmh. du coup parce que ça n'a pas été reçu. Précise ta réponse. 10 <rire> secondes Alix. Bah... Euh... Précise ta réponse. <rire> non, oui, un truc euh, genre... La pierre moins chère. <rire> C'est si le meilleur clair. argument que tu peux sortir. <rire> non, il y faut, y il là pourrait y avoir la pute aussi. Quelqu'un là Monsieur, Quel... j'écris un livre. Quelle édition t'as dit 2007. Il avait proposé de réformer la compétition. Plus d'équipes. Non. Moins d'équipe De réduire à 16 participants et de créer une Nations Cup pour les nations émergentes. Si j'avais dit moins d'équipe, ça serait pas ça. Non, mais là, <rire> bon, sur, ça, ça existe. Après le milieu, a donc 3 points pour Iwan et Rémy, 2 points pour Alix, et on passe à la presque fin. trois catégories homophones, 5 questions chacun, 1 point par bonne réponse. Moi j'aurais fait au moins 4 sur tout vous donnez. Celle ou celle qui a mis le moins de points sur le milieu et la presque fin sera lui et donc au moins ça sera pas moi réwan tu as le choix entre stad, stad stad. <rire> deux. Bah, deux. Deux. stade stade et stade 2 rwanda qu'elle à quelle date le stade de yokohama accueillera-t-il la finale de la coupe du monde 2019 le 2 novembre bonne réponse C'était quoi la je le cas Je sais ouais. ce que c'est la date où je m'en veux en pense direct. C'est le seul je jour je où il travaille de, de l'année plus... donc il a noté. <rire> euh. Sur les de Braya Je peux pas le dire parce que je suis un peu connu donc Ah ouais, tu as pas, peur que ça attire que des ans, ça. En Guadeloupe comme tous les ans. Non, pas cette fois. Ah, Barthenic Barthenic. <rire> <rire> les gens alors je suis un aurifou quoi. De la réunion, tu quoi. parles, il va au Lichssain pour mettre son argent avant de venir à gagner pendant la compétition en écrivant des chroniques. Puisque la des mieux Facebook, puisque la France ira en finale à pays qui gagné la Coupe du Monde. Ah, la Georgie La France. Ah, oh. Non, c'est pas vrai. C'est pas que t'as <rire> au début du podcast, mais oui. Rewen, <rire> lors de quelle édition de la Coupe du Monde y a-t-il eu 2 477 805 spectateurs, ce qui constitue un record à ce jour 2 millions 2 millions. 2 millions. millions Bah... 2015 en anglais. Pas la réponse. D'ailleurs, sans doute il y aura eu 2 millions. 77 803 801 parce qu'on était deux, deux matchs ah le nombre de spectateurs dans les non, stades notre amitié s'est forgé mmh. tu vas arriver à première gifle <rire> <rire> ouais je regrette alors t'aurais dû mettre plus c'est faux et, et regrette absolument absolument oui, pas fait, euh... je sais pas si je peux faire plus Réwan <rire> <rire> lors de quel match le record d'affluence dans un stade pour une finale de coupe du monde de rugby a-t-il été battu avec 82 957 spectateurs je veux l'année et l'affiche de la finale. 2003, Angleterre-Australie. pour réponse. Telstra Stadium de Sydney. Oh, quel que tu as. Victoire de l'Angleterre. Incroyable. Rewan, vrai. quelle équipe l'Irlande a-t-elle battu 44-10 dans la poule D de la Coupe du Monde 2015 à Wembley, devant 89 267 spectateurs, record d'affluence pour un match de Coupe du Monde C'est pas Pitalo qui parle de record d'influence. Non, ouais, c'est vraiment que pour une finale et là c'est pour un match. ah que l'équipe a été battue par rien Oui. La Roumanie. Très bonne réponse. <rire> non, je, pense je, je pense je je obligé de s'incliner parce que ah, j'ai fini et euh je la regarde les matchs moi. <rire> ouais, ouais euh, non mais juste mais... euh, bon, ouais. On est obligé de s'incliner ouais, là, c'est c'est grave mal, non, on peut rien faire. Euh... <rire> C'était pas précisé que il y avait des adversaires cardiaques. J'ai acheté oh, mon livre, je vais venir, chat, il est. Ah, c'est bon. Revenez chez Rewan Kjelstad a, a accueilli le plus de rencontres de Coupe du Monde de rugby. De, de Coupe du Monde, tu veux dire mm. Précise, parce que sinon ça peut être... Tu vois, de rugby. rugby. Non, mais mais de rugby. Du... Ah oui, d'accord. <rire> J'entends pas tous les mots des questions, c'est bizarre. <rire> Sur C'est Twickenham, je suis pas sûr. Cardiff. Cardiff. C'est pas les Den Park, plutôt ah. Den Park euh, Ouais, j'aurais dit plutôt Twickenham aussi. Mais... Est-ce 22 rencontres ouais. Eden, oh, Park oh. Est deux, euh, Eden Park est deuxième et Eden Park et puis Kenneville est troisième. pas pensé que ça existe depuis 99 vraiment. Non parce qu'avant il y avait l'Arns Park c'était Ah bah non mais c'est pas le c'est non c'est le stade Attends c'est bon ça fait tu aurais dit l'Arns Park comme réponse j'aurais accepté hein Moi j'ai dit Cardiff et j'ai pas dit le non bah oui mais du coup quelle ville Mais qu'est-ce que bien a plusieurs stades dans une ville donc Oui mais là en l'occurrence c'est deux stades différents Genre tu dit Millennium tu l'as vu la gueule de l'Arns Park c'est pas le Millennium Bah oui mais c'est même Ouais ouais mais bon bon à d'autres À d'autres Non mais à d'autres Mes on filets de toute façon. Ben moi je j'applaudis Iwan quoi. Parce qu'il y a cinq points d'aventure Alix. Ah oui. Et si j'ai mis son exéco quand il arrive, il sera chez Alix parce qu'il a marqué plus de points qu'elle. Donc c'est avec bon moi donc c'est éliminé cette être... fois. Oui. être Ah non, c'est moi la dernière. Oui, pour l'instant. Ah oui, oui. Rémi, Ré il te reste Bonjour. stade ou stade Ça va C'est toi euh, stade. <rire> Un ou trois 3. Rémi, avant quelle finale de Coupe du Monde à Boeing 747 fait-il deux passages à basse altitude au-dessus du stade portant inscrit sous son fuselage le message « Good luck, bokeh ». Mais il 15. C'était très Pour les équipes de la finale, il faudrait faire un euh, chiffre. Après du Sud et Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est vrai que ça ferait un bon film. <rire> ça resterait pas ouais. mal. Et les acteurs pour jouer leur rôle. Ah bah non, ils sont morts. <rire> <rire> sans fin, sa sans fin on l a l a l'a vu tout vrai. à l'heure. Euh, Comment as dit que s'appelait, celui qui n'était pas mort C'est elle qui a un roux, non. Ouais. Ah oui, le roux. <rire> le roux ou roux. <rire> Rémi, dans oui. quel stade les All Black bon. ont-ils effectué leur premier AK en 1987, cela étant auparavant réservé aux tournées à l'extérieur euh, Je dirais l'Eden Park, c'est le match d'ouverture. Bonne réponse. Mmh. Rémi, quelle chaud. équipe n'a pas réussi Plus à tout mettre tout. le main... Quelle équipe n'a pas réussi à mettre le moindre point Face à l'Afrique du Sud le 14 septembre 2007 Devant les 77 523 spectateurs du Stade de France Je sais. Ah, oui, ça, ça me fait une belle jambe que tu le saches Cher Bastien J'ai beaucoup d'estime pour toi ouais. <coughs> euh, 2007 Contre l'Afrique du Sud L'Ecosse Ouais, dans le terrain. Ouais, dans le terrain. De 36-0. C'était des roues de toute façon, euh, ça je me rappelle, mais Et dans le c'est pas trop des roues, c'est plus des blonds. Et ils se retrouve en finale. Elle mmh. se retrouve en finale, mais il perd encore. Mmh. Mais pas 36-0. Non. Non mais je le savais pas. Rémi qui est s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde 91 en battant le pays Galles 16-13 à Larms Park de Cardiff. Ah, à a des... la surprise générale. En 91, mmh. les Fidji. Et c'est moi. Ouais, c'est pareil. On oh, se fait un Et enfin, Rémi, que quel fais, joueur est le seul le joueur est le seul à avoir inscrit 6 essais lors d'une rencontre de Coupe du monde face au Japon le 4 juin 1995. C'est mieux tout ça, tu te rajeunis pas mon tu t'en <rires> ah, mais tu oui, étais jeune quand même. Ah, je je pas pas depuis longtemps. Oui, il enfin, quand même. Le Japon. Oui. Donner le Il <rire> jouait même pas le match John je crois C'est pas lui Tu l'as toi le nom Je crois ah, année de vie Oui tout à fait oui je l'ai C'est -ce enfin, oui. pas ouais, on l'a bien répété 4, 4 fois de que, de de que tu l'auras Il, Il est... est pas si connu que ça 10 secondes <rire> C'est John Alomou Ouais John Alomou C'est la marque Alice C'est devenu après pilote d'hélicoptère Que ce Mais en même temps il marque Alice il, oui. oui. il marque Hélice, tout à fait Alix c'est très simple quatre points en finale Sinon je te dirai bye bye Mais reste cool bébé C'est dur, dur ce genre Est-ce <rire> en fait. ah, euh, que, que, que je suis la, la seule qui taille Non je l'équiterai pas Mais Je dirai bye bye pour euh, la compétition T'es prête Tu te rappelles des réponses que je t'ai fait apprendre Avant, la, avant le podcast Super. J'ai envie d'aider Alix. Alix, quelle équipe représente la France et joue en bleu Hein <rire> Alix, ce stade. À... merde, c'était pas ça la question. <rire> à quel stade <rire> Pourquoi t'as pas fait le thème hyper facile À quel stade de la Coupe du Monde 2011, la France s'est-elle faite éliminer à cause de cet enfoirée de Craig Joubert À quel stade mmh. Bah la finale. Pas Alix donc, à quel stade de la Coupe du monde 2015 la France s'était-elle fait éliminer à cause de ces enfoirés de néo-zélandais qui ont joué au rugby En quart de finale. Bonne réponse. Alix à, à cause quel de quelles de... à cause ouais, de, de quelles enfoirés la France s'était-elle éliminée au stade des demi-finales lors des Coupes du monde 2003 à 2007 2003 et 2007. Sérieux Putain, Attends, je crois que c'est j'ai peur de dire le pareil. Sérieux Ah attends, 2007. Ah du coup elle s'est abattue. Ben elle est en train parce qu'elle elle a un super facilitateur donc mais... Non moi je suis déjà en finale. 5 secondes. Plusieurs... En, en combien en demi-finale. Oui. En ah, les anglais. Bonne réponse. Non mais elle <rire> <'est une> <rire> <est en rire> <fricale>. me <rire> À cause de quelles enfourées la France est-elle fait battre enfin, pardon. À cause de quelles enfourées la France Est-elle fait éliminer au stade de la finale des coupes du monde 87 et 99. Parce qu'ils se sont fait, fait battre au match euh... précédent Et donc... Et... Oh. Ah, oh, Quoi C'est -ce que... truqué, c'est pas possible C'est c'est pas possible non. Antoine, écoute Antoine. la question Fantanel. à cause de quels enfoirés la France s'est-elle faite éliminer Au stade de la finale de la Coupe du Monde 97 et 99 Parce qu'ils se sont fait 37. battre 37. le match précédent non, 97 ah, Parce qu'ils se sont fait battre le match précédent Parce qu'ils se sont à cause de quels enfoirés la France s'était fait <rire> au stade de la finale des Coupes du Monde 87 et 99 le parce qu'ils se sont fait battre <rire> au match précédent et qu'ils ont donc permis aux Bleus de célébrer leur victoire comme s'ils avaient déjà remporté le tournoi c'est à basse, que tu as rien oh, moi je la réponse en demi-finale qui, qui la France s'est battue en demi-finale 87 et 99 en gros. Pas non mais c'est quand j'ai dit basse 99 que j'ai perdu oui il me faut deux équipes non mais j'ai pas compris qui la France était le battu en 87 et qui la France était le battu en 99 en demi-finale C'est deux équipes qui font Oui et qui du coup la France elle a fait la fête pendant une semaine et elle a perdu en finale En 99 c'est facile Nouvelle-Zélande Je n'aurais jamais dû dire la base Ça t'aurait pas aidé sur cette manche et... Mais j'allais dire ça mais je sais pas Australie Bon après. À l'époque il y avait l'apartheid, ça peut être l'Australie. L'essai mm. <rire> du goût du monde, c'est ce moment-là. Oui, tout ça fait. Et enfin, Dominique. <rire> Donc. <banco. rire> <Tenez -vous> <rire> à cause de quelle enfourée la France était fait éliminer au stade des demi-finales de la Coupe du monde 95 parce que parce qu'il a refusé trois essais au bleu face à l'Afrique du Sud. Ah, voilà, ça c'est une, une question. Ça c'est une question. On l'arbitre. Oui. Ben, voilà. Ah. Ça. Moi ça c'est ça. Oui. C'était <rire> monsieur Cardona non Oui. Alors de sur. Non, je C'était Canlatte Monsieur Macadona, Macadona et la chose vert était trop jeune. Ouais. <rire> Il peut pas être dans tous les coups non plus, Craig Joubert. Alors, son prénom, c'est comme un chroniqueur de Rukier avec un, un chapeau rouge. rouge ouais. un ah, je lui ai mis ah, l'idée. les bien copains <rire> c est, c est Il est mort d'ailleurs. C'est dans le livre, ou... Non, je sais pas. L'arbitre Non, non. Euh, Ça, tu tu m'as fait peur, alors je n'en ai rien à foutre de lui. Ben oui, mais je sais pas, <rire> genre, on n'en a plus parlé du tout, quoi. Bah, non. Euh... non, non. Mais non, mais je veux dire, par exemple, un mec comme Pierre Benichoux, il est encore au grand gueule, tu vois, alors que bon, il devrait être... Eh oh En Je mmh, est calmé là. Est né pardon, à Grenoble. C'est pas vraiment. C'est c'est que Bastien Moi je bien répondre à la question mais... l'arbitre non c'est euh, le mec Jean-François euh, a... Dereck qui est Ni Grenoble. Mais... Puisque la réponse c'était François Ivan, Dereck Ivan. Ça c'est était... histoire de la avec Jean-François Dereck que j'avais j'avais j'avais Ben. OK. c'est vrai. Mais du coup, suis... mais la Il y a, il y a ah, je y a... sais pas trop. J'ai juste un peu j'ai vu que la fédération soudainement j'ai j'ai j'ai pas très. Attends, il y a une histoire de montre mort. Il fait les questions à faire. C'est quoi cette histoire de montre mort Et bah rien mais tout le monde dit de manière un peu un peu Ah oui, donc ça va, j'ai j'ai dans le final. Ça va. Je vais écouter faut que je lance un truc, il y a pas un truc pas dangereux, tiens un cure-dent. Je suis dégoûté. Vas-y donc moi j'ai lu hein voilà, j'ai ah, entendu oui hein, euh, que euh, après effectivement la mi-finale lui avait offert une montre en... la fédération sud-africaine lui a offert une montre en or donc ce qui est un peu simplifié par les français en mode bon bah du coup il était corrompu sauf que la vraie histoire c'est qu'à priori c'était une montre euh, parce que euh, genre, pour euh, le remercier en gros de ses services quoi pas spécialement par rapport à ce match-là et qu'il avait refusé dans tous les cas Mais c'est -ce une interview que, de lui. Euh, est-ce que avant de raconter euh, cette histoire, euh, tu savais qu'elle était chiante Et du coup, tu voulais nous mais... l'imposer Ou est-ce ouais, que je est t'avais si eu... rendu compte au fur et à mesure qu'elle était chiant Comme j'ai été chiante. éliminé de manière très précoce, ouais, ouais, je me suis dit que j'avais encore des choses à dire. Est-ce que l'arbitre a été formé à Aurillac Non, pas celui-là. <rire> c'est une histoire qui tourne depuis longtemps et qui est à moitié fausse. Fact-checking Fact-checking Est-ce qu'on a offert une montre en or à Derek Bivan C'est plutôt faux. Okay. et je le prouve non puis apparemment je leur offrais des montres en or euh, Serge Kahn pour la France il le faisait à tout le monde c'est une tradition du rugby ouais. toi t'as joué au rugby t'as déjà reçu une montre en or j'ai ouais, oui. reçu un trophée en or une, une pipe en or une pipe d'or une pipe d'or euh, à la fin de la fresque on a donc 7 points pour Iwan 6 points pour Alex, 5 points pour Iwan c'est dégueulasse c'est dégueulasse dégueulasse on ah remet non, les je moteurs en fait. à 0 Je, je, je t'arrête pas ici, des mudasses. Je peux dire quelque chose oui alix pour moi c'est la France Personne l'attendait, tout le monde disait Elle, elle est nulle à chier Elle, est, elle, est en, finale. elle en finale, elle va perdre elle Avec, euh, avec a... les énergies 10 questions qui vont de 0 à 9 Et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne Une bonne réponse, un point, le premier à 3 points à gagner Une question de numéro est choisi par le dernier éliminé, c'est-à-dire Bastien. Ah Elle peut valeur double. Donc Bastien, tu vas venir taper un petit numéro sur mon ordi. Je ne le donner Non, parce qu'il ne mmh. faut que les autres le sachent. Alors tu me le montres derrière amis, Ah dedans. oui, moi, c'est l'autre, il a le dollar, je devrais aller. Un seul numéro Oui, mais avec tes parce que sinon, ils vont savoir que c'est à mi-rône. Donc la question a été choisie par Bastien, elle peut valeur double. Je vous pose le début de la question. Ensuite, vous décidez, soit vous passez votre tour et vous marquez 0 points, vous avez voir répondu, les questions et pouvoir choisir. Eh ben non. Mais oui, mais c'est comme ça que je peux mettre une question qui tu vois qui est difficile. J'estime que ça mérite que ça vaut le double parce qu'il est mieux que mettre J'estime ai que si vraiment tu avais tout le monde à dire, tu aurais pas été éliminé dès le début des émissions. La réponse c'est deux points, une mauvaise réponse c'est un point sur cette question qui a été choisie par Bastien. Enfin, ton numéro a été choisi par Bastien. Celui qui a marqué le non, plus hein, de points c'est Clément Taillol, celui qui a marqué <rire> le plus de points sur toutes les manches choisissent 10, l'épreuve se joue la rapidité au chaque assaut. Riwan, tu mènes 41 29 hein, donc... Est-ce que ça joue chacun son tour à la rapidité Chacun son tour. <rire> Très bien. Barry Wan, tu t'es marqué plus de points. Je te laisse choisir un chiffre entre 0 et 9. Ouais, j'ai joué la finale alors que j'ai 41, 29. <rire> parce que les bah, comptes sont en mis à savant. La, ça, toi, c est c est la, la France a perdu ouais. contre les Tonga en 2011 et a été en C'est quasiment le sport de France 2 en 99. Parce que moi, j'ai une question qui vous donne. Un chiffre entre 0 et 9. J'ai point cool. N'oublie pas que Vincent est lié au chiffre. <rire> oh, le choix de faible. faible Réwan, quelle l'équipe est sept. la seule à avoir participé à cette demi-finale de Coupe du Monde La seule Oui. Mmh. Nouvelle-Zélande. Bon, réponse. Bravo Alex, un 8. Alex. <coughs> Quels sont les trois seuls joueurs à être parvenus à marquer 8 essais en une phase finale de Coupe du Monde Oui. Facile cette recette Oui. 8 cc. Hmm. Oui. Tu as l'oignon Oui. oui. Ah, ah, des, <rire> des, la même. La même. maintenant j'ai l'oignon, ça va quoi. Ah, Mais j'ai juste proposé déjà quand même. Ah euh... oui, c'est oui, La bien. finale là, oh, c'est pas non plus euh une phase ah, tout ah, la phase finale. Ah la phase finale, c'était la codimension on avait. Au c'est la finale c'est les meilleurs normalement. Enfin les meilleurs. C'est vrai, oui, plusieurs... ils sont peut être sur plusieurs, les, plusieurs éditions Les, les meilleurs qui couchent avec le présentateur, enfin Combien de fois je t'ai proposé me sucer, tu m'as dit non Commence Donc comment ça venir Alix, 5 secondes donc là ou t'as disparu quand on a chez eux C'est fini, j'ai gagné. Une bonne réponse. Colin Slade. Ça va y avoir. Oh putain En même temps, il a mis 3 contre les Français déjà. Eh, je l'avais dit, ça va tout à l'heure. Du coup, je en finale, c'est ça Ça va y avoir. Ça va pas. Ouais, non, c'était nul, mais je suis dénoué en finale ou... Je peux pas avoir quand même 0 5 enfin... Ça te sert à rien, de toute façon, parce c'est promis à 3, 1-0 pour Riouane, Riouane à chiffre entre 0 à 9 Je te hais Antoine Tout 1, 1, 1 Quelle équipe s'est inclinée sur le score de 70 à 6 face à la Nouvelle-Zélande lors du premier match de l'histoire de la coupe du monde de rugby le 22 mai 1987 L'Italie Bonne réponse T'aurais pas écrit un livre sur la coupe du monde 15, 15 euros seulement <rire> 14,90 C'est beaucoup trop cher Alex, oui, je l'achèterai pas. pas. Si, tu, si je gagne pas, je l'achète pas. J'ai bossé ou pas Non. Bon T'es <rire> pas, pas, pas à l'hôpital. N'oubliez pas, j'avais été méchant en 2020. <rire> <rire> Alex, la ah, fille ah, France-Cosé Si je ne gagne pas, je l'achète pas. Deux. Le choix de la facilité. Alex, lors de quelles éditions de la Coupe du Monde de rugby a-t-il eu des prolongations lors de la finale Je sais ça, j'ai le droit de dire ou... Euh... Mais t'avais qu'à être en finale Est-ce qu'elle a droit à la question <rire> <rire> la... oui. Sinon elle perd la question. Ça me fait mal ce que tu dis. Non, je... non, ce que j'ai toi. <rire> ah non mais je sais pas la réponse. Ah. Alors attends. Re... Donc quand il y a eu des prolongations monde, en finale... Lors et de tu sais... quelles éditions de Coupe du monde est de rugby ça. y a-t-il vu des prologations C'est le moment le plus... Il y en a deux. Hein C'est le thème. as dit quoi Rien. Quel thème 2 2 mmh. Ah Subtil. C'est pas le thème. Je fais Tu connais J'ai connu à un moment. 87 Tiens, on n'a pas le on a pas parlé du Milivo. De Jezebel il a écrit sur un de ça là. Tes hiboux ah, oui. qui fait oui. ça c'est vraiment de la merde. Pas Ah, on un, a une carte. Un, 87 et 85. C'est 2015 et... 2003, 2003 2003. Oh putain, j'ai failli faire... 2003, c'est qu'une seule Mais j'ai hésité et je me suis dit mais non, c'était pas une progression. Riron pour la victoire. Oui. Riron pour la victoire. Même si Alix prend qu'est-ce le... qu'il est en qui double Alex, a réponses, Ah bah là, si Marc me répond, c'est 3-0 donc... Ouais, c'est pas même. juste. Moi, à chaque fois, ah oui. eu que, euh, je devais répondre deux trucs. Et Ouais mais si siriwan se trompe, ça fait 2-0 Et si Alex Élite prend la question 10. qui compte double, ça déjà. fait 2-2 je rappelle que tu peux dire absolument la question qui compte double Ah, oui, ah bon Tu peux dire, ah, dire c'est oui. laquelle bon, euh, bon, à... 0-3-4-5-6-9 3 Rewan, quelles sont les deux équipes ayant terminé le plus de fois à la troisième place de la compétition bah, Ça c'est facile pas facile, <rire> pas facile il va la bonne <rire> Deux équipes ne touche pas toi pas. <rire> me, me touche pas non plus ça me gêne et tout les mois quoi as ça compte non hein? non argentine non, bon, troisième de la compétition argentine votre zone de groupe argentine Ah, 3... ah d'accord j'ai pas compris ah bah, pourtant, la question. Argentine. Pour Argentine. Non Argentine. Une... Bah, moi, compris, mais... Argentine. Du sud et nouvelles zones. Ouais mais du coup tu dit ça moi. Ah. je croyais le 3 de poule. Tu pas écouté la question. La ah, de la compétition. Ah attendez. Non il a écouté, la question là, était claire. La question était claire. on a tout compris. C'était la finition nouvelles zones en faire 2-0 Alex il reste 04569. Et il y y'a pas de question côté. <rire> J'ai euh, pas trop, trop de discothèque de soirée. Euh ouais, je... le rugby. Euh, ouais. bon. Quel hôtel et temps a tourné à 6 c'est la question double. <rire> Alexis si te pose depuis la question tu me dis si tu continues ou Quel a été le score de la Oh putain, <rire> euh, c'est moi. le choix, faut égaliser donc euh, ouais, Bah non, je préfère la Ah oui, parce là terminé, tu dois répondre euh, à la moitié. <rire> Soit si je réponds, j'ai -1. Parce que s'il faux, j'ai -1. Soit elle me dit j'arrête la question. 0. Euh, Soit elle me dit je pose la... on continue la question mais si elle répond bien c'est plus +2, c'est si réprobable. Mal c'est -1. Un, as... De as l'impression qu'il y a deux 0 donc c'est dernière question. Hein. Bah non, après il, il y a reste pas euh... il reste deux ah, questions oui, y là. là. Un... non. En non, gros, c'est à Ouais mais si tu réponds pas, tu as perdu là. Parce qu'en mieux, il y a deux 2 En mieux, il y a 2 deux. et si vous êtes ex c'est euh compris Bas. Vas. Bas. En vrai si tu ré... si tu me dis que tu la prends pas, tu as perdu. Ouais, oh, je la prends. Parce qu'il y aura 2-2 et Rivan a marqué plus de points toi. Mais si je perds, euh, oh, j'arrive pour... pas. Pourquoi j'ai dit bas On oui, est super avec Panache. 8 9. Attends. <rire> <rire> j'ai été le score de la finale de la Coupe du monde 91 <rire> opposant l'Angleterre à l'Australie. C'était le score de la demi-finale. La finale. 91. Qui est, qui est opposant en Australie mmh. et bah, ouais. On veut bon. le score. C'est l'arrivonne. Il n'y a ouais, de, à, à de ah, zéro point, point <rire> non, À 0. point près. Et c'est tout le truc du rugby là. On peut questions On tape proche du très haut niveau ça joue à des Ça, le Bourgogne à l'hôpital du questionnaire Thaïs, Non, le pourquoi à l'hôpital de la comptabilité C'était euh... Australie, Angleterre, Angleterre. du coup, il y a une guillotine gargaine, normal Quoi Bah euh, enfin, un... je m'emmerde 12-3 Ton thème, c'était quoi <gasps> Attends 6 ouais, C'est 12-6, Australie Quoi Tu lui donnes Bah non, bah non euh... Ça passe Ça passe Je sais que c'est 2 ces ans de désémission aujourd'hui, mais je peux pas là. C'est quoi les autres 2 ans aujourd'hui Alors, les 8 ans, on va en parler. Il y a 2 ans, j'ai fait ma première désémission. Ah Je suis désolé pour toi. Ça fait donc 2-0 pour Rewan. Putain Rewan, mais... tu peux plus te rattraper. Bravo Donc, tu as gagné la désémission sur la Coupe du Monde en ah ouais. J'aurais aimé gagner de façon plus fondoyante. Ouais, c'est Non mais j'ai Non mais j'ai dit ben je me suis enflammé et je je, je, je tellement. Parce que je crois que c'était toi en final ça aurait été plus flamboyant en comment Oh là, non, on, a, euh... on oui. ne pose alors là on articule plus tout <rire> ce y, y avait une alors, question je la réponse. Euh... Alix, un dernier mot. Un dernier mot Bah oui, bah, bah, Alex, fait. fait la France a été tout proche de la victoire et c'est oh. chez eux. Ouais, bah oui. Moi j'ai fait c'est à cause de de, de... Le le François Trinuc en toi euh, tu as fait échouer. Non mais c'est les questions bah, sont pas contente <rire> je suis tombé sur euh, des questions pas très sympas. Non, tout le monde te disait que tu allais sortir en poule, tu jusqu'en finale. Oui, quoi. par contre oui, c'est vrai. Franchement, j'ai été quand il même sur les champs qui vont t'accueillir ah, Tu crois oui. Est-ce que je peux avoir une médaille Oui, bien sûr, elle est dans le frigo. Déjà, je t'offre mon livre. ça c'est beau. Non, moi, je parce que moi, j'aime acheter. Mais mais elle a payé Nord-Est, 34 bis, 15, Non, mais j'aimerais euh, vous remercier. Je euh, suis très heureuse d'être arrivée en finale contre le grand euh, Riri. Et, euh, <rire> bon, et il voilà. mérite de gagner. Euh, Est-ce qu'il a failli mourir Longue <rire> vie à Riri et plein de ventes pour son livre, acheter son livre. Mais surtout, elle ouais, est euh, Nord-Est, 34 bis, 15, Tu parles pas du bon côté du micro, là. Pardon Voilà, c'est bien... Dire... <rire> qu'il qu n'y a pas de grand champion du monde sans, sans grand finaliste Alex m'a poussé à la limite Et j'ai euh, gagné <rire> Les demi-finalistes c'est euh, de la merde Bah oui Il reste une question. 0, 4, 5, 9 Tu vas d'abord en choisir une qui sera la question pour gagner le livre D'accord Si les gens tiennent jusque là, ce qui m'étonnerait Donc dis-moi un chiffre entre 0, 4, 5 et 9 4 la question, donc 4. C'est un rapport, la réponse ou la question, la chiffre 4. Quel fait unique dans l'histoire de la Coupe du Monde a été réalisé par l'équipe des Tonga lors de leur défaite face au Canada le dimanche 24 mai 87 Donc la personne qui pense avoir la bonne réponse, vous pouvez mettre votre réponse sous le tweet ou sur Facebook ou même sur notre forum Pornhub, n'hésitez pas à pour la réponse et donc à gagner ce livre de Rewan, La Découpe du Monde du rugby Juste avant de partir... Hop, les questions qui restaient rapidement pour voir si vous êtes vraiment cultivé tout le monde peut répondre Pourquoi quelle équipe n'a pas réussi à à mettre le moindre point face à l'Australie qui en a inscrit 142 durant ce match lors de la Coupe du Monde 2003 Famille. Famille. Famille. Famille. mais viens avec mon profite on a même pas tant de réflexion avec quelle équipe liée au 3 quarts centre Brian Lima a-t-il disputé 5 ah, commandes moi. record partagé avec l'Italien Sergio Paricelle année <rire> oui. encore Moro oui. bon, Bergamesco oh, ah oui et enfin, quelle équipe de rugby se situe au 9e rang des équipes ayant eu le plus de matchs remportés en Coupe du monde avec 21 victoires et 35 rencontres disputées La dernière en date est en celle face à la France le 11 octobre 2015. L'Argentine Je pas compris la question. Quelle équipe est au 9e rang des équipes enfin, quelle équipe de rugby est au 9e rang des équipes ayant le plus de matchs remportés en Coupe du monde Elle en a remporté 21 sur 35. Mmh. Ah, la de bah, dernière en date de ces victoires est en face à la France Yirlande. le 11 octobre 2015 c'était Irlande c'était pas loin merci à tous de nous avoir suivi si vous êtes encore vivants euh, si vous avez envie d'en écouter d'autres c'est pas comme on voit la race j'ai perdu sur Johnny Lemieux tout à l'heure j'ai un point personnel avec lui on va. se retrouve <rire> sur Pote Cloud <rire> ou, ou toute l'équipe de Freezy Sud de 95 sauf comment tu as dit qui s'appelait Le Roux Jean-Michel Jean Leroux <rire> On se retrouve sur Pot cloud Spotify, Facebook, Twitter, Youtube et plein d'autres plateformes Notamment -le. les plateformes Répète-le, on n'a pas bien entendu Les plateformes géométriques Et les pépins Et, le et plate les plateformes pépins. géométriques Rendez-vous dans 10 jours pour le début du grand tournoi des émissions On vous expliquera ça, tout ça dans la des émissions 86 du 20 septembre Le comité Le, le comité Pourquoi Bah t'as pas la référence Bah non, Pulp Fiction T'as jamais vu les films de Jean-Claude Van Damme en fait Ah le grand tournoi <rire> Non, c'est juste qu'on m'a glissé que c'était avec film de Jean-Claude Vendal. Voilà. Je tu sais qu'il pouvait briser des noix avec ses fesses, apparemment, qu'elle m'a été musclée. Moi aussi, je peux. <rire> alors, on vous laisse, vais... le, alors, bon bon on vous laisse parce noix. que doit prouver, là. Il a une démonstration à faire. Regardez la pêche. Mais, mais et là-bas, le maillot. Maillot. Voilà. Putain, vous êtes des enculés, on vous invitez tout, on mange des chips. Elle <rire> a raison. Vous même pas... mais ouais, On m'a interdit de...